Bienvenue à notre deuxième partie du programme, le train de la musique, le train qui vous fait chanter, le train qui vous fait rêver, le train qui vous apporte toute une heure de bonheur, de plaisir, d'amour, de tendresse. Oui, le train de la musique, le train que vous attendez chaque après-midi, chaque dimanche, pardon, à 4 heures sur les zones de la UDO. La grande universidad, la UDO, l l'université de l'Occident. Oui? Encore une fois, je suis seul car Alba n'a pas pu venir avec moi cet après-midi. Elle n'a pas pu m'accompagner. Donc, je fais la route s e u l Alba, tu me manques beaucoup, hein? À te dire franchement,、hmm, quand tu n'es pas là, il n'y a pas de soleil dans le studio. D'accord? Il n'y a que des étoiles car il fait noir, il fait nuit. Donc, j'espère te voir la semaine prochaine, d'accord? Bon, et c'est pour cela que je demanderai aussi à Alain Barrière de vous chanter une chanson qui dit ceci Mon amour qui viendra. Je suis tout en e amour cet après-midi. <rire> oui, je suis d'humeur amoureuse en ce bel après-midi du dimanche. J'adore les dimanches, oui. C'est le jour des paresseux. J'appelle dimanche le jour des paresseux. Tout le monde dort, on se réveille très tard parce qu'on va festoyer hein, le samedi soir.、Hein. Donc le dimanche, il faut qu'on se repose. Donc le dimanche après-midi, qu'est-ce qu'on fait On reste à la maison. On se met sur le couch, on se met sur la dodine, on prend un café, ou bien un thé, ou bien ben, un soda, et puis on écoute quoi? Le train de la musique qui vous apporte une très belle mélodie、mm -hmm. et qui vous parle d'amour. Et elle s'appelle Un amour pour moi. m y Maintenant, c'est Juliette Gréco qui nous parle de son homme. Ah, elle nous décrit son homme, le type d'homme qu'elle veut, qu'elle aime, qu'elle adore. Écoutons la description de l'homme qu'elle aime. Ah, oui, c'est ainsi que toute femme devait, devrait aimer son homme. Écoutons-la qui nous parle Mon homme. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau. Qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Je sens qu'il me rendrait infâme. Mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru afin d'oublier, j'ai bu, rien à faire, j'ai pas pu quand il me dit Viens, je suis comme un chien, y'a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau. J'en suis d i n g o e que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir à la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des m o t s mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne. Quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau. Jacques Goldman est là aussi avec nous cet après-midi dans le train et il va vous faire écouter une de c e s très belles mélodies qui a pour titre Envole-moi. サラエル、エパブエル、ライデル、ジェパチョイジ、ドネツキシ、Entre l'ignorance, et la violence, et l'ennui, ジェパー、チョイジ Aimez-vous l'accordéon? Moi, j'en raffole. Et quand ça joue des chansons pareilles, accompagnées d'une chanteuse de ce calibre, ça fait mieux encore l'affaire. Écoutons Juliette Gréco dans sa version 2 L'accordéon. Que la vie est cruelle, au musicien des ruelles, son copain, son compagnon. C'est l'accordéon, qui s a i t i l qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre. C'est-il vous, c'est moi, m e n o n C'est l'accordéon, accordé, accordé, accordé, donc l'omona, l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cuves t c h e m i s e et quand on les verbalise, e il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, l l accordé l accordéon, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Quand、parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre. Il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordé, don. l h o m m n e à l'accordé, l'accordéon. Mais Un jour, par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera cinquante centimeuses à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé, don. L'aumône e à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé, don. L'omona l'accordé, l'accordéon. Comment t'aimer Moi, je ne sais pas. J'aime toujours apprendre. J'aime qu'on m'apprenne. J'aime qu'on m'enseigne comment aimer. Alors, Céline Dion va le faire dans sa chanson qui nous dit Comment aimer 「こんなにしは Je reviens encore sur le plateau avec mon cher ami Daniel Guichard, qui m'a offert de chanter pour vous, encore une fois, une très belle chanson qui nous parle de couleurs. Oui, plus b l e u que le bleu de tes yeux. Imaginate, z Los o r o s asules, o les yeux plus bleus que les yeux de tes bleus. le bleu de tes yeux. C'est le titre de la chanson qu'il va nous interpréter. you Le programme d'aujourd'hui, nous vous dirons merci d'avoir gardé l'écoute. Alba, nous te manquons beaucoup dans le studio. Et encore une fois, merci d'avoir été des nôtres en sintonisant la 820 AM, la radio de l'Université de l'Occident, la Grande, qui est qui très bientôt sera des nôtres en d'autres formats. Merci à tous, bonsoir, bon dimanche. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je suis Daniel Fouché au micro. Et le train va s'arrêter pour reprendre la route dimanche prochain à 4h p.m. Bonsoir, à bientôt. Mais avant de partir, je vous laisserai avec une dernière musique qui s'appelle Une histoire d'amour. Et après ça, nous disons bye bye. Une histoire d'amour. エ ternelle et banale, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec la r o n n l a c e c'est n c i t a i e avec les soirées d'angoisse, et les m a t e s Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît.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 Avec les soirées d'angoisse et les m a t i q e s m e r v e i l l e u s Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde. Ne finira jamais, c'est l'histoire. de